C'est ce, ce quoi le fichier sur ton randy Sluts in London <rire> Bonjour à tous et bienvenue dans la 40 des émissions Nous avons ouais ouais donc, donc le numéro 11 de Condal Le renard des surfaces, Kevin Merci, bonsoir ouais Salut, Bonsoir ouais ouais, Ça ah, va Ça va, ça va, tranquille, Comment merci. Comment ça se passe alors, Numéro numéro 11, euh, nu mais tu joues au numéro 9, mais tu es numéro 11 Alors écoute, on joue en 4-4-2 classique, hein, deux attaquants un peu plus centraux. Euh, voilà, et je fais pas office de pivot, je suis un petit peu le feu follet, moi si tu veux, je, je décroche un pas donkey. mal, je suis un je peu me... le Griezmann de Condal, quoi, tu vois. voilà de donc... <rire> Eh ben, bisous à tous les sporteurs de La Escondelle qui nous écoutent. <rire> Ils sont les... Ils sont 8. <rire> C'est les 8, les 8 ouais, ouais, ouais. sur YouTube. Ouais, salut Pierrot, Didier, Bernard, Jean-Michel, Christian, Christine, Delphine et puis Julie. <rire> oh, ça, ça sonne tellement vrai. On a aussi Charlie. Bonjour, Charlie. Bonjour. Ouais, ah, Charlie. tu a ah, le deuxième plus grand Donc, gagnant. Donc, Charlie, de... tu vas... Bonjour, bonjour, Charlie. Bah, bonjour, bon, Charlie. Tu as arrêté Merci. la drogue depuis salut, une semaine. Comment oui. ça va, Charlie Ça va très bien. <rire> tu t'es allé au Oui Bien, on applaudit Charlie oui. <rire> ah, Ça te <ça>, <rire> dit pas, merci Toujours faut que pas comme les autres euh... On a notre pharmacien de droite Paul, bonjour Paul Bonjour, bonjour Paul Ça va Il est... Allez, Il, est... Il, est... Il est à ta gauche, pas à ta droite en fait J'ai jamais à gauche ou à droite Ah oh, putain Ouah Ça laborieux Ça va, laborieux, ça va <rire> Oui ça va Content que Charlie arrête la drogue Moi professionnel de santé, <rire> je trouve ça très bien Ah. Pourtant moi tu diras pas ça hein. Tout à fait. <rire> Est-ce que tu achètes ton shampoing pharmacie Tout Tu trouves que tes cheveux très brillant Oui, c'est du Clorane. <rire> <rire> Et ben écoute, voir, des tarifs faut sympathiques dans, non, non, ou... je te veux te faire Alors, 20%. Je, je pas je veux pas D'ailleurs pour rassurer. tous les fans de la désémission, si vous venez vous dites que vous écoutez la désémission, c'est 20%. Si c'est bon à prendre. Faut venir à ma pharmacie mais qui où parce voilà Précise parce part. que les gens euh, sont partout en France quoi Je préfère pas dire Pour des raisons personnelles <rire> Et de Je me déclare pas tout <rire> Disons qu'il y a des gens qui bon des fois ils me cherchent plus ou moins Alors euh, je vais te faire éviter, quoi. <rire> ouais, Vous fout. êtes Paul de la Démission C'est vous le de droit Mais oui <rire> <rire> c'était donc vrai, vrai. <rire> Vos cheveux brillent Oui Et... c'est ouais, vrai, vrai. <rire> Enfin, je veux pas mettre de polémique dans le groupe, mais euh, moi, il m'a affilé mes shampoings euh, sans bénéfice. Hein. Prix coûtant, comme à Leclerc. Ouais. C'est beau. Voilà. Shampoing classe, pour hein. cheveux gras. <rire> ah, il faut ce qu'il faut. Hein. On est qui pour juger J'ai encore du mal avec mes pellicules, mais je m'en sors. Et on a aussi Julie. Bonjour Julie Bonjour Ça va Ça va très bien. Bon T'es heureuse là Oui, tu on m'a pas, pas fait de remarques sur mes cheveux. J'utilise aussi du shampoing chlorane. <rire> ils ont l'air un <rire> ouais, Ils ont gras aussi. Ouais, ouais. Ah d'accord. La... Ah, cheveux gras, tout un combat quoi. Le bon combat. T'as dit quoi Cheveux gras, tout un combat. C'est pas facile. <rire> non mais c'est le fils de coiffeuse qui Arrête parle. Appel de parler. Le cadeau. Un cadeau qui devrait vous servir à tous. C'est -ce euh, un livre de Lorraine peretta des recettes de Una van der Berg. <rire> <rire> ce sont de <clears throat> des aliments pour le cerveau. <rire> voilà. ah, le quid indispensable pour développer ses capacités cérébrales. La 8, bien qui ensuite. va être vachement sollicité ce soir, je pense. voilà Par exemple, sachez que pour votre cerveau, c'est bon de faire des cerises pochées au pouding de lait d'amande. Alors, Il classique, classique. Ils disent pas pourquoi mais disent juste propose, Ou de la gelée de lait aux amandes et à la mangue Il y a beaucoup d'amandes quand même qu l air, l air, Tout ça c'est parce qu'Obama en prenait Bien Une nouvelle règle que je tiens à notamment à Kevin Parce que ça peut fortement intéresser moi, non bah c'est un perturbé, moi qui connaissais tellement bien les anciennes Pour tous ceux qui trichent <rire> Qui disent une réponse bonne ou mauvaise Alors qu'ils sont éliminés par exemple Ce qui t'arrive très peu parce que tu te fais jamais éliminer bien bien. Toi, Ils donnent jamais une bonne réponse toi, ça. Pour tous ceux qui trichent c'est moins un point et si tu es déjà, déjà éliminé ce sera moins un point pour la deuxième fonction Et tu peux être confiné dans le négatif D'accord On a donc le début et la suite avec un éliminé Ensuite le milieu et la presque fin avec un autre éliminé Et à la fin il y a... Un gagnant La fin ah. Avec un gagnant <rire> <rire> <rire> Mais c'est pas jamais juste pas même, pas. Le mec il me dit pourquoi tu écris les règles <rire> tu t'en te <rire> rappelles pas Alors que lui ça rappelle jamais Mais je connais les rêves mais je sais pas les réciter par cas On hein. commence avec le début trois questions de rapidité, question longue. Question longue auquel plus vous répondez tôt, <rire> plus vous marquez de points pour répondre, vous me dites votre prénom, vous attendez que je vous donne la parole et pas le droit de répondre deux fois de suite. Oui, Kevin. Vous avez le droit de recourir au pseudonyme. Tout à fait. Quel est ton pseudonyme, est... Kevin Caïman du 39. Caïman du 39, <rire> Caïman du 39. très bien. D'autres velabseodonymes où ils sont pas cons. Alors ça va. Je mais... <rire> peux te maintenir. Le mec a un pseudonyme super pas. court mais par contre, il va gueuler Caïman du 39 pour la rapidité. Est super beau faux. Ouais. <rire> Première question pour 5 points. Quel emblème Paul, le Non. Charlie Un losange Paul Charlie non Paul La, la rose Non Julie Oui L'aigle non. Oui. non Charlie Oui Charlie Kevin Kevin Kevin euh... <rire> <rire> <rire> <rire> Je vais l'écrou Attention Oh, oh ah, Je suis sûr qu'il l'a préparé <rire> Oh la la <rire> falaise Oh je suis mal pour toi Ça va J'espère que tu n'auras pas des larmes Non je juste que tu donnes plus de détails Oui Charlie Un phénix Paul Non, Paul Le Springbok Non, pour 4 points Quel emblème défini par l'article 20 alinéa 1 de son pays Ça calme Ça rigole pas, tu ne dis pas, c'est mon emblème Quel emblème défini par l'article 20 alinéa 1 de la constitution de son pays c'est quel pays Paul oui. Les armoiries de la famille princière et royale d'Angleterre Oula, non <rire> Charlie Ah oui, mais non Les armoiries de Blanchard Non. <rire> un petit coucou à ta belle-sœur. Un coucou à ta belle-sœurette. T'espérais t'inviter au château, toi aussi. J'attends l'invitation au château, d'ailleurs. Parce que c'est une châtelaine. Oui, c'est une châtelaine. Ah, monsieur de la haute, maintenant. Ouais, oui. euh, pour trois points. Quel emblème défini par l'article 20 alinéa 1 de son pays est composé de deux lignes horizontales représentant le ciel et les champs de blé de ce pays Charlie. Oui. L'Argentine. Calément du 39. Oh, c'est ça, c'est l'emblème le de la France. <rire> bravo de l'Argentine. Calément <rire> C'est pas un... C'est pas un symbole, c'est pas un emblème d'Ukraine. Ah, tu précisé ta réponse si tu veux mais <rire> <Quoi> <Oui. rire> bah, drapeau. Ouais, vas-y, vas vas tu, tu peux mettre tu les allez, mots ensemble. Allez, allez. <rire> le... drapeau ukrainien. Bon Ma ah, réponse ah, ah, du ah, <rire> <c> est carrément le 39. Trop pas. Un petit alligator. Euh, cet emblème <rire> étant le drapeau national d'une ancienne république soviétique dans la capitale et Kiev, le drapeau de l'Ukraine, bravo ah là, Kevin 3 points, ai donc Kevin à 3 ai les autres ont 0, deuxième question enfin, excuse moi mais il n'y a pas de Kevin hein. enfin et 39. je vois pas de Kevin ici est-ce que je peux taper CD3-9 avec grand plaisir, ça fait un peu de robot <rire> ouais ouais j'aime que... bien euh, pour 5 points, deuxième question quel signe Charlie paul euh... <rire> c'est très, très auditif <rire> Oui, je cherche à oui, signe. Sine. Non, Charlie, oui, Charlie Sunlove. Non. 39. Oui. Sagittaire. 30... Ah, je... Sagittaire, non. De multiplication. Non. Ah, et, on sent vous avez un peu Le truc et... faire le truc. Tu as assez fier pas, de ça. C'est vrai que c'était pas si une dégage. Bah non, c'est pas... pas le canard non plus quoi. Je l'ai merde. Hein je euh... Pour quatre points, quel signe effectuer avec deux ou trois doigts Charlie, bah, oui, East Coast. Non. Tu te mêles Paul. C'est 6 si le signe de Wattico Oh je sais Julie, le bonjour de Spock Non C'est 39 Char Charlie euh, Le signe Wattico Non ouais. <rire> C'est 39 Le V de Victoire des Motards, de motards. C'est Peace and c'est pareil non, On sais pas, sais. Pas, mais... mais Paul, oui. les rockers non. Les cornes des rockers Ah il y a 3 Oui mais c'est pas bah, ça, ça compte. Julie, le truc de Jujoule Le <rire> signe de Jujoule C'est 6 Paul Euh, okay. Okay. Est ah vrai, non, il elle des des est doigts, vraiment il très, très audiophonique cette question Du coup vous montrez tous des signes Non Donc Paul me faisait le petit rond qu'on fait avec les doigts Quand on sort euh, la congé là ça veut dire okay. bon. Ou alors le truc qu'on fait au collège aussi Ou si tu le vois en dessous tu ah dois oui. foutre un, ouais. un taquet au mec euh, Pour trois points Quel signe effectué avec deux ou trois doigts A été mm. fait pour la première fois un, par un président de la république En l'occurrence Nicolas Sarkozy Lors d'une cérémonie officielle Donc c'est pas le signe de Jul Merde <rire> Signe Quel doigts. signe effectué Paul, avec deux oui le doigt d'honneur non <rire> Non croiser les, croise les doigts non. Charlie cro... oh. ça bien mais non, ça. Donc de le... Quel risque. signe effectué avec deux ou trois doigts a été fait pour la première fois par un président de la République en l'occurrence Nicolas Sarkozy lors d'une cérémonie officielle Et donc là je vous dis vous avez sur deux autres signes Ouais le flag il Alors attends tu es en voler la réponse de qui quand même Bah non le flag faire. non J'ai ce qu'il vient de faire mais il pas voulu sa réponse non, du, du une... ah, il faisait une rondelle. Lui. Et puis ah, si, ah, si. Et, si la vole, c'est bien fait pour ma gueule, j'ai qu'à faire. Je laisse mon geste avec ses trois doigts. D'ailleurs Paul, si tu enlèves ta main de Julie, ce serait bien. <rire> euh, pour deux points... Donc de ou de don. dents De la Julie d'en quoi C'est dégueulasse. De dents de gelée Pour deux points, quel signe effectué avec Putain. deux ou trois doigts a été fait pour la première fois par un président de la République en l'occurrence Nicolas Sarkozy lors d'une cérémonie officielle ce signe catholique le signe de croix Paul Paul le signe de croix Bonne <rire> <à ça. rire> Ah si certains mettent trois doigts ils mettent en fait le pouce contre l'index et le majeur c'est n'importe quoi, contre... quoi mais Après, personne fait ça c'est euh... deux doigts faut arrêter les conneries Il n'a pas fait du cap-t-il. La Bible, euh, page 247, Jésus, Donc fille, signe, avec t en t en t en t en fait. deux ou trois doigts. Donc ce signe étant généralement accompagné des paroles suivantes, au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit, Amen. Charles, <rire> c'est un chantiporter. Oh au yeah. <rire> nom du Père, <rire> du Fils, et oh du, du Saint-Esprit, Saint Amen. Amen. <rire> on pourrait faire le club. Le football club catalan. Mais j'ai déjà le numéro 9 qui prend nous là. <rire> Parents non là. directeur sportif. Par, contre, Kevin, Kevin, par du coup, contre, le président on, du club entre, ouais. entre, -name, entre -name Contrant quoi. Quoi. <rire> Kevin a donc 3 points pour C'est des 39. Ça ne trappe pas de faire la de fois Charlie au 0 point. 3 question pour 5 points où habite la famille Charlie. Paul Charlie. Ouais, euh, aux États-Unis. Non. Je dis Paul. Non. Je dis non. 39. Je tiens à dire que la réponse de Paul était pertinente Oui okay. T'as dit, dit où J'ai pas écouté a... C'est la famille Charlie 39 a dit Charlie, Charlie. m'a cédé ses futurs points <rire> <rire> De te céder 39 Charlie Dans les Yvelines, non. Dans les Yvelines. Dans les Yvelines. Il n'y a pas une famille de riches là en, en Normandie Ils sont Pardon, euh, Julie. En Normandie non. Charlie. <rire> Charlie Orbania non. Pour quatre points Où habite la famille d'après la chanson qu'il a sorti en 1977 Charlie Oui Dans là que tu connais Marat Non. Pff, il y a plein oh, de nom de oui. famille. Du côté de chez <rire> <Non>. <rire> Où habite la famille d'après la chanson qui a sorti en 1977 Ah j'étais pas né. Pour 3 points, où habite la famille d'après la chanson qu'il a sorti en 1977 De Michel Delpeche. Ah c'est ça le nom de Julie Oui La maison bleue Non. Tu connais Delpeche Non. Je connais de nom mais je connais pas son nom. Saint-Denis personne non, connaît. Absolument pas. Saint-Denis non parce ouais. c'est ce qui arrive après c'est Oui. Euh à Montla joli. Non. <rire> Paul, je pensais que tu connaissais celle-là. Ah, je connais Julie. pas. Julie. Vesoul. Non. Moi j'écoute Nostalgie pour de deux points. points <rire> pour, pour deux points. Où habite la famille d'après la chanson qu'il a sorti en 1977 de Michel Delpech Ce département portant le nom de deux rivières qui le traversent. Charlie. Paul. Charlie. Seine-et-Marne. Non, Paul. Yvelines. Non, c'est 79. Charlie. L'Indre-et-Loire. Euh, non, Paul, c'est 39. Julie. Leur et Loire Non Saône et Loire Non Julie Ça m'aurait été dans l'occu Non alors quand je compte C'est quoi les deux rivières C'est <rire> les 39 Oui c'est les 39 Lille et Villèle Non Vous avez tous les tâches. Je pensais vous connaissiez Je pensais vraiment pas Que j'allais aussi loin bon, Julie Alors je précise Oui je avant non, non, non. Charlie Charlie Les deux Sèvres Non je précise deux Sèvres 1 Sèvres 2 Je précise Parce que là il y a <rire> <rire> Je précise Vous dites bien votre prénom Vous attendez que je donne la parole Vas-y vas-y Parce que là, vraiment, ça va aller très vite. La... Donc, je vous attendez, je donne la parole. Oui. Où habite la famille, d'après la chanson qui a sorti en 1977 de Michel Delpeche Ce département porte... Kiems J'ai même temps de dans le <rire> piste. Il m'a fait peur, putain. J'ai ah, un truc aussi. <rire> j'ai voulu. Donne réponse. Ce département portant portant le nom des deux rivières qu'il le traversent et dont les habitants s'appellent les Loire-et-Cher. Charlie. loire Charlie. Tu pas, le pas le cette chanson Ma famille habite dans le Loire-et-Cher. Je connais Nice moi. Tu connais en plus on Marché je ça. On dirait que ça gêne quelle culture Charlie. Ah c'est la chocolade en la boue. Bon, on dirait oui, que ça t'aime oui. ouais, Je connais ça, ça. Voilà, oui. On est d'accord on connait que ça dans la musique Qui écoute le couplet quoi personne Pour. Non mais c'est le début c'est C'est le début qui écoute le début personne On écoute que les refrains Avant le début c'est au moment les gens ils disent écoute ça écoute ça Donc c'est déjà passé Tu vois Merci donc à la fin Kevin a 3 points, Paul a 2 points, Charlie 1 point Et Julie 0 C'est serré J'applaudis La suite, trois listes dont il faut trouver les réponses sauf la plus évidente, je vous donnez chacun votre tour votre réponse, tant que vous répondez bien, bien vous restez dans la, dans la liste Chut, pas, faut que j'écoute parce que... Un point bien, par réponse bon. trouvée c'est des règles non, mais... Bon. mais bien, même après, faut que je commence à concentrer dès maintenant petit, faut, Si on donne la réponse la plus évidente, on a perdu... Non mais je l'ai dit au début, j'ai cité le truc sauf... Ah ok En général on fait un tour et pas le lardier À éliminer à la fin de la manche ça peut se comprendre non je, je, je, celui qui a le moins de points sur les deux manches à la fin bah, Une fois mais trois fois sur les trois listes <rire> première liste Citez-moi un album d'astérix sauf paul astérix et Cléopâtre charlie oh alors c'est pas charlie commencé kevin, <rire> parce que c'est Kevin qui a mis plus de points dans, la, dans la, le début. Ah, ok puis ça tourne voilà tant de... que vous répondez bien tu l'as déjà fait ce jeu kevin tu sais oui ouais mais tu sais ouais, la soirée, 17... arrivé, là forcément mais oh. et euh... eh ben je vais commencer par le premier tome astérix le galo Astérix le gaulois c'est une bonne réponse de Kevin et c'est donc chronologique. à Charlie non c'est Paul après non c'est dans l'ordre de ah, pardon oui excuse-moi merci Paul be bon faire plaît je suis juste que je n'avais pas d'idée là <rire> Ça alors euh, Astérix chez Zelveth putain c'est le seul que j'avais bonne réponse à Astérix chez Zelveth dans celui-là où il découvre sa sexualité d'ailleurs euh, Charlie ah c'est à moi ah. Charlie euh... oui, <rire> Astérix à Obélix c'est la serpe d'or là toi tu rajoutes tout toi Non, mais elle est bonne, la réponse, il faut que vrai. tu précises ta réponse. C'est-à-dire qu'il y a une partie de ta réponse qui est bonne, mais tu en as dit trop. Donc je te laisse... Non, Astérix à la serpe d'or bon Je te le compte, parce que c'est le premier, mais je ne ferai pas ça deux fois. C'est la serpe d'or tout court. Oh. Donc là, je laisse... Il oh. oh. ah, y a des trucs qui s'appellent Astérix et... Oh là là. Et qui s'appellent juste... Joutoujoule petit... Ok J'ai fini, on va bien, tu vas me servir du vin. Euh, tient, <rire> je vais Je vais boire la bouteille. Astérix et la médicule, c'est l'autre <rire> Pardon. Astérix et Obélix chez les Bretons. précise ta réponse. Je précise de ta réponse. Les <rire> chez les Bretons. Bonne réponse. Astérix chez les Bretons. Putain. Ah mais attendez, il y en a qui peuvent Je, je crois pas les longs. Non. non. Kevin. Non. Non. Voilà. <rire> hmm Pardon, je tiens à dire qu'il n'y a pas de Kevin. On a c'est arrêté au bout d'un moment. Calimant du 39. Euh, oui, euh, bah Astérix et Obélix euh, aux Jeux Olympiques précise ta réponse, il faut arrêter de métabolique en fait, sérieux. Astérix, <rire> aux Jeux voilà. quoi, bah, tu mais tu m'excuses mais il y a pas que Astérix. Racisme, vrai, Alors, je vous le dis très simplement, il n'y a aucun qui s'appelle Astérix et Obélix okay. à tel endroit. Ouais. Okay, ouais, il y a vrai. du Astérix et du Obélix, il y a pas les deux. Pourquoi on rêve toujours le gros et le roux <rire> <rire> Le groupe. Le groupe. Charmique. Charmique. Euh, Paul pardon. Les 12 travaux d'Astérix. Et Obélix Non. Du... Les... Les il a fait que manger les sangliers. Ouais, vrai, ça va ça précise ta réponse. Et ranger préciser les éléphants. C'est plus ce qui mange okay. à la fin. Oui, c'est bon. C'est oh, pas oui, la fin, c'est au milieu. Oui. Okay. Ouais. Bonne réponse de Paul. C'est bon délai. Astérix est la fausse fanbala. C'est mauvaise réponse. réponse. Non, juste une mauvaise <rire> t'inquiète pas, il n'y a pas besoin de Président préciser. Ouais, c'est ça. <rire> astérix chez Obélix et la France Fable-là. <rire> euh, Charlie, tu t'arrêtes donc là pour cette liste avec un point. <rire> astérix chez les Vikings. Oh oui. C'est une mauvaise réponse. Ah bon Il n'y a pas Astérix chez les Vikings c'est pas les Vikings ah, je crois ça, ça va, va, est animé, est On est d'accord que si c'était et les Vikings j'aurais accepté hein, mais là non. Ah ouais, je pensais oh, que c c Non non non, là c'est juste pas, pas un... les juste pas... Pas... Ah ouais, c'est bizarre. Les non. Voilà, c'est Vikings, ah, du sud. C'est à non, Julie, tu restes là avec un point dans cette liste pour l'instant. Kevin, vérifié, Alors du coup, je me tords sur la formulation quoi. Euh allez, Asterix c'est le coup du menhir Non, c'est moi ce réponse. Tu rigoles. Là, j'ai la liste devant moi. Bah. Alors, est-ce est que vous voulez je vais aller faire une petite vérification de si l'épisode panoramique. Ah non, non il en fou là. Fou, là. Non, je passe étonne me permets juste de vérifier quelque chose s'il vous plaît. Voilà, 12 Trois ah. Astérix, c'est un film. Ah oh, non Donc Paul en fait, ta réponse n'est pas du tout bonne. Ah oh, putain. Ah, j'ai de ma gueule. Bon, fou, Kevin, <rire> Kevin ah, tu me disais du ménires. es C'est un film. Je suis dingue Il ouais, y plein, franchement là je suis ouais, assez déçu. Et la maison fou là où ils galèrent leur race. Astérix chez les Belges, ah enfin, oui. Astérix chez les Pictes, Astérix chez Razade, Astérix en Corse, ah. en Hispanie. Ah ouais, ouais. En Hispanie ouais. Et la rentrée rouloise. C'est un très bon jeu de mots chez Razade. Ah le tour de Gaulle aussi <rire> Le tour de Gaulle, la transi la transitalique, la traviata, Astérix et le chaudron, Astérix et les goths, Astérix et les normands, Astérix et les gladiateurs, ah, les légionnaires. L'anniversaire d'Astérix et Obélix Ah t'as ah. vu l'Astérix et Obélix là, ouais. <rire> Je suis désolé tu nous as dit non L'Odyssée d'Astérix, la Galère d'Obélix La Grande oh, Traversée, okay. la Rose et le Glaive, la Zizanie mmh. Le Bouclier Arverne, mmh. le mmh. Cadeau de César Le Ciel lui tombe sur la tête euh, mmh. Le Combat des Chefs, le Devins, le Domaine des Dieux Le Fils d'Astérix mmh. mmh. Parce qu'au début, des en fait, en haut des BD, le livres, fossé, Astérix, Obélix, après... Le, le papier, de papier de César, le tour de Gaulle Astérix, les lauriers de César et Obélix et compagnie. Oui, non, ah, Obélix. Ah. Après, la première liste, euh, Kevin a 5 points, Paul a 4, Charlie a 2 et Julie a 1. Je savais quand même dire qu'il est premier depuis un moment. Hein. Ouais, mais depuis, Ça, le début, depuis le début, il n'y a jamais eu Depuis point. le début Pour la deuxième non. liste... Des émissions de la honte. <rire> <rire> Pour la deuxième liste, vous me demandez de me citer un pays où se trouve une des 25 destinations récompensées par le Troublesse Choice 2018 sur TripAdvisor. Oh, le fameux Ah mais c'est quoi ces qu questions Donc c'est à dire de... les voyageurs qui ont noté les destinations et c'est donc les 25 destinations les mieux notées C'est des villes ou des auberges Je vous demande de me citer un pays où il y a une de ces destinations Ah c'est ah, un ouais, pays, encore, ah, ok bon, déjà un Sauf de... la France avec Paris ah, okay. qui est bien sûr la, la plus vénue du monde Alors ça pousse la piste mais bon Ça dépend du quartier C'est un C'est euh, euh... un euh... à Kevin de comment c'est C'est désagréable un peu parisien Le vrai, le vrai, le vrai United States of America, please Yes, what New York Paul. L'Italie L'Italie, c'est une bonne réponse avec Rome qui est troisième. <rire> Moi, j'ai une petite idée. L'Espagne. <rire> je pense pas que ça va passer. L'Espagne pour Charlie, c'est une bonne réponse avec Barcelone qui est sixième. Condal. Parce que les voyageurs qui vont là-bas, je pense pas qu'ils vont euh, sur TripAdvisor. En fait. Julie. Ouais, L'Irlande. L'Irlande, c'est une mauvaise réponse oh. de Julie. Kevin. Euh, la Thaïlande. C'est une à... bonne réponse ah. avec Phuket, Phuket qui est e Paul. Le Canada Le Canada, c'est une mauvaise réponse totalement. C'est à Charlie. Le Japon. Le oh Japon, oui. c'est une bonne réponse Tokyo qui est 18e. Tokyo il y a... Kevin. Le Brésil. Le Brésil, c'est une bonne réponse Rio 24e. Il dit qu'il y a des pays où il y a des transsexuels quoi. <rire> Charlie. Ça pas pour les New Yorkais quoi. <rire> Un pays attractif. Charlie, la Suède <rire> Charlie, Tu sais jamais. Mauvaise réponse. C'est une <rire> euh, Kevin, il te reste trois réponses. Ah, je peux dérouler là Ouais, mais il faut euh, que tu aies des bonnes. C'est des pays contre. à putes. Vas-y, t'as l'air d'être là. <rire> L'Australie Bonne réponse avec Sydney qui est 25 e La Nouvelle-Zélande La Nouvelle-Zélande, c'est une mauvaise réponse. Il ah, y avait euh, les Pays-Bas Non. Non. Il y avait le Cambodge, ça la, la Chine, l'Egypte, les Émirats arabes unis, quand même Dubaï et 17e. La Grèce. <rire> je la ah, je L'Inde, ah l'Indonésie. La ouais, je laisse c'est pas cher. Ils ont mis ça, pas bizarre, Maroc, Maroc, Mexique, Népal, Pérou, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni Londres 2e. Ah oui, ah, Turquie non. et Vietnam. Avant la dernière liste est donc un éliminé ou une déliminée, surtout une déliminée. <rire> euh bon Kevin a cours, 5 points, points, Charlie a 4 points, voilà. Pourquoi j'ai pas plus de points que ça moi. Pourquoi tu as pas plus de points que ça Non pardon, je lisais la mauvaise ligne. Kevin a 8 points. Ouais, merci ouais. Charlie et Paul ont 5 points et Julie a 1 point. Mais, Mais tout reste possible. possible parce qu'on est sur une liste qui non, a attends, est facile affaire. sans proposition. Donc là je pense que tu peux monter tranquille. Ça dépend de la question. On se voit tous après. Je vous demande je demande déjà de, de ouais, répondre vrai. à ça. C'est vrai C'est quoi question en plus C'est quoi le principe si on perd tous, vu qu'elle peut que 3 points maximum, elle peut pas nous rattraper. Là. Donc, Mais soit les break, on fait un vrai <rire> truc. <rire> okay. On mesure notre place, les gars. Comme vous le sentez, les Si gars. il se passe ça qui qu'elle répond bien trois fois, je laisse une quatrième réponse pour qu'il y ait un tie-break. D'accord. Ok, réponse. ça roule. Bah bah <rire> non, je laisse vous rattraper si elle le peut et on fait un break Mais si on fait pas exprès <rire> Si on fait bien, l'ignorance Mais du coup, c'est toujours le même concept, là, pour la question. Oui, oui. Je demande de me citer un jeu à gratter, ayant été sorti par la Française des Jeux, dans toute l'histoire de la Française des Jeux. Tédé Moi un Oui, moi un C'est lui qui commence, les amis. Laisse pas de réponse, écoute. Sauf Laisse-moi dire le sauf, quand même. Surtout pour Paul. Le banco. Non, pas du tout. Tu as moins un cap, tu as break Donc là par exemple, si je de la merde. C'est tu dis pas ce que tu as dit juste avant, tu as moins. Parce que tu as soufflé une réponse aux autres. Dédé, voilà. Bonne réponse équipe. Paul, le millionnaire. Le millionnaire. Tu cherché loin celui-là. Bonne réponse. Charles les bananes. Pardon. Le Gaul. Le Gaul. Essaye des modifications sur un jeu, c'est un autre jeu ou pas Je te dirai suivant ta réponse. Le cash. C'est une, une bonne réponse. Mais comme <rire> a parlé hier. Tu fais jouer le jeu à gratter pour gagner d'argent quoi mais ça ouais, calme-toi Paul. c'est une aide d'impôt. <rire> tu mets toi à gauche Kevin. Toi gauche. <rire> Kevin. Euh, Astro. Tata, je voudrais proposer ta réponse. Quoi Mais les je les 12. garde Paul les tours. Ah, okay. ah, ah, j'ai pas mis les 12 non, non. <rire> euh, Paul, Rapido. Non rapido c'était pas, pas, pas un jeu à gratter Aaaaaah ah, J'vais je perdre ah, J'en je ah, je aurais jamais 3 Mais, si, si, mais si. si on a maxi goal <rire> Putain non, mais laisse faire enculer toi Attends, attends, attends C'est un une bonne réponse Parce que si je suis en dernier je vais tous vous diquer avec trois trucs Vous allez voir Faut que je sois dernier ça serait vrai que c'est magique Julie C'est pas un jeu à gratter Moi aussi on le gratte non. Oh, ben, tu quoi, ouais. les... Bah non, tu les coches bah tu les coches tu les coches, et tu les tu coches. dans une et et comme vrai, les comme le rapideau Bah je devrais Ça va les dimanches matin au PMU tu veux dire Vas-y au problème Bon je dis tu es éliminé là va sans... sur toi les juste les après Et moi je reviens à zéro après Oui mais par contre euh, le premier là donc je suis sûr de finir devant Paul pour choisir votre thème avant Paul Par contre, Kevin est à 10, Charlie est à 7. ce qui finit le premier oh, deux, de vous deux choisissent oui, oui, son thème en première ah, bon. Le problème, c'est qu'il y a un engagement hyper avec trois bons 10-10, par exemple. Ouais. C'est Kevin qui gagne parce que c'est Kevin qui avait plus de points sur euh, la première cas, je ne peux pas être premier. Quoi. Euh, bah, si. non. Ah, non. Mais par contre, pour le fun, tu peux... Wow, je ouais, je vais en sortir plus tard. On fait durer l'émission, il n'y a plus de comme ça, on annule. Allez. Ça va Euh, qu'est-ce qui reste OK, on va pas aller loin. <rire> il a pas parlé pendant 5 minutes, et maintenant il fait un mort. Le, le blackjack. Le blackjack c'est une bonne réponse de Kevin. J'ai 11007. Moi ça j'ai 70 € un coup quand je cratte. C'est une bonne réponse de Charlie. Enfin, ah, ah, fils de bureaucrate, attendez. De ah, euh, ah, ouais, Kevin ça, préciser, vrai, <rire> Après il y a un truc sur les coiffures, t'inquiète. le banco. <rire> Merci, a dit. Sauf le banco. Donc <rire> ça. Ah, je me souviens pas. Mais tu vois, ouais, regarde. J'ai trois réponses. J'ai pas un truc. Les mots croisés. Ouais. Maximo croisés. Ouais. Méga mon croisés. Regarde d'être que. Ah, c'est Il a qu'à poser goule, maxi goule. Ouais. Je... <rire> Faut y arrêter quoi. Il en restait tellement le morpion ça veut dire rien. Il y a les jeux olympiques. Tous les jeux olympiques. de toute. Alors il y avait les plus connus parce que bon je vais on s'en fout du reste ouais, Attente ouais. 2004 ba Baraka Banco Plus Bingo Euh ouais, Et extra ouais, ouais, Vegas Vegas et Vegas aussi ah, Vegas aussi ouais. FIFA 2002 France 98 Indiana Jones il jeu de loi ah, Attends il a dit je dis les plus connus Colanta Ouais Tacotac <rire> -Tac. Paris 2024 P Paris 2024 donc genre dissiper le truc hein. Mmh. à la fin des, ah, de la suite jour, cool. on a le donc le juin à août de Charlie charlie Kevin qui ont 11 points oui ben bravo on peut on pas faire un petit refus ciseaux non Kevin qui est le rend euh, ensuite bon. on a Paul qui a 6 points et Julie 2 points t'es un dernier mot Julie au revoir <rire> petit point statistique quand même pour toi Julie c'est <rire> la première fois que tu finis 4ème ah pas mal t'as oui, toujours fini tu... 3ème ou 2 mais c'est bien tu régresses bravo ouais <rire> Le milieu. Euh, trois catégories qui représentent un lieu, un moment et un autre truc et dans le thème commence tout par « en »,« n Vous avez cinq questions chacun et un point par bonne réponse. C'est juste le, perdu, thème. C juste là, le thème qui commence par « en ». Non, Kevin Si, il est déjà fini une fois troisième, Kevin. Non, oh. c'est en finale. Arrête. Kevin, il a un parcours pas si dégueulasse que ça, quand il pense par rapport à personne que c'est, quoi. Non, non, Kevin. Quoi. Deux troisièmes places, deux quatrièmes places. Ah ouais, non, <rire> t'es dégueulasse es que es ça. T'es qu'une mère, <rire> maintenant. J'ai déjà fait quatre des émissions. Ouais. Donc, Kevin, a un lieu, un moment, un autre truc. j'ai sais pas ce qu'il un autre truc, vas-y. Un autre truc. Ensemble. En coiffure. Énergie. Ça commence pas par an. Owen <rire> en, en ah, si. ah, si. ah oui, on va mettre un peu de pour trembler. <rire> non, c'est pas revain, je dis Après forcément qu'il y a une voyelle derrière, ça ne donne plus en mais en plus non, <rire> on a déjà dours. eu non, on ça a, ça a déjà eu non, c'est une nouvelle radio des jeunes. On a Alors des enfin pas Donc tu viens de donner une réponse, j'espère que ça va écouter Kevin. <rire> Bah, je viens de dire pour Charlie. C'est commence pas hein, je suis désolé. Avec pas, dit, pas la radio. La... Après c'est Léna qui radio, c'est l'énergie, c'est un truc qui me permet de ah ouais, ouais, dire <rire> <Il coule. rire> Donc Kevin, que signifie la chronine de la station de radio énergie La radio DJ. Ma réponse. Moi ça pour Charlie non, quand même, euh, je pense. que c'était une station. Je pense Charlie. C'était pas pénalise. Moi après je suis pas sur les règles quand même. pas la question. Oui, ça, oui. Kevin quel événement y a lieu deux fois par an a... quel événement a lieu deux fois par an afin d'économiser de l'énergie changement de bonne réponse putain il est balin Kevin <rire> en 2014 quelle énergie Mais pas bon tf. 30. Ouais, <rire> en, 2000, en 2014 c'est l'énergie la plus haute en 2014 quelle énergie est la plus haute soit tu parles à 2 cm du micro, soit as 2 mètres du micro. <rire> tu peux pas se croire juste jamais content, toi. Con, euh, Condé <rire> <vraiment> du 39. Cayman <rire> 39. J'adore En 2014, quelle énergie est la plus utilisée dans le monde avec un taux de 40,8% ah, Ça rigole là. Par contre, tu n'y fais très, est très est bien. Ou était est ce a... était Est utilisé aujourd'hui. En 2014, pardon. Bah, en 2014, quelle énergie était la plus Merci. Voilà, Mais en 2014, <rire> dans le monde avec un taux de 40,8% l'électricité euh, non c'est le pétrole Mais on va tout on va droit dans le mur hein, je <rire> kevin en 2015 quel type d'énergie dite verte représente 9,4% de la consommation en france une pour un terme global là l'éolien non temps plus global l'éolien' fait partie de ma question est un peu plus donc je t'aide Ah tu peux la répéter Quel type d'énergie Moi bon, non, j'ai pas besoin de l'aider, moi j'ai très bien... C'est le... Prends-le pour un con, dis-le dis qu'il te qu fait... fait qu Rebête-toi Insulte-leur Alors, si, Charlie, si payement, Charlie te donne la bonne réponse, je ne te laisse pas de deuxième chance. Ou Julie. Quoi, quoi, mais ouais, quoi. Non, non, mais... Vous ne pensez ah, pas du coup, ah, mais... là, Redis pas la question Oui, voilà, oui. Non, mais... c'était simple alors. L'énergie renouvelable. Bah oui. Quel type d'énergie t'en valait beaucoup Bah, bah, du coup je ah, mais pour moi c'est plus spécifique quoi, parce qu'il y en a plusieurs des énergies. Énergie. Ouais mais c'est ça avoir plusieurs énergies. Ça brasseur. Bof. Ouais. Et enfin Kevin, en quelle, quelle année quelle le marché quelle... de l'électricité a-t-il été ouvert à la concurrence en France Ah Tu vas raiser C'est entre 0 et 2018 plus ou moins 3 années on va dire hein, mm -hmm. on peut chipoter. 2008 2011 Ah putain. Oh mais j'aurais dû rester là-dessus, j'étais trop sur 2011 en plus, putain. Kevin, ça fait deux points. Ouais, euh, charlie, plus, un, un moment peu. ou un lieu Un lieu, parce que je me tape des amis. Merde. Ah bah putain, t'es bien dans la merde. En librairie. Ah, merde. Ah, cool. <rire> je les connais bien, j'ai lu des libraires. Charlie, jusqu'au début du 19 e siècle, quel autre métier faisaient simultanément les libraires en achetant des manuscrits qu'ils faisaient imprimer pour les vendre Imprimable Non, éditeur. Charlie, dans... charlie dans... dans quelle ville Préfecture du Loiret. Dans quelle ville préfecture du Loiret trouve-t-on la plus ancienne librairie de France encore en activité ouverte en 1545 Bien sûr. Préfecture du Loiret. C'est pour je l'ai appris en cours il Non mais ça, bien non. sûr. Euh Sion Loiret. Le cours de Poiloux. <rire> ouais, on apprend les départements. Ça tu près, Le numéro ouais. des départements à quoi que ça correspond Ah mais tu prends vraiment des cours de Poiloux Ouais, <rire> je suis un titre professionnel, j'ai mon diplôme en bas, en il, me... peut... il peut transporter 66 palettes de... Non, je peux faire j'ai pas la signe encore, j'ai que le porteur. Euh, C'est où le droit, À droite. Ah ouais, je vois la val. Tu regarder vers la droite. Euh, C'est pas là-bas. <rire> je dirais monte là jolie. Ah, tu eu es. Euh, <rire> mais non. C'est où Romain en mais... Il y en scène là-bas. Ah bon Orléans. Oui. Ah. Charlie, que signifie ah, ça, le, bon. que signifie le F de l'acronyme Fnac C'est pas fait Fnac C'est quoi les autres, les autres lettres Mac. Ouais, Et Mac c'est dire nouveaux animaux de compagnie. Ouais, vrai, ça va voilà. ça. Si vous voulez du vergifuge d'ailleurs, j'en ai à faire un aussi. Un antiparasitaire ah, externe, donc, moi, euh... si vous venez en disant que vous connaissez des émissions, ce sera gratuit. C'est moi pour ça. Ça va moins 20 quand même après les charges j'ai à la main donc Quelle ta sœur aussi Comme là, c'est un ouais. Ouais, ah, allez, Charlie caricature. Fabrique. Non, Fédération. Putain sérieux? <rire> c'est la, fédération, la nationale fédération nationale d'achat des cadres. Et eh oui. Euh Pas Charlie ça la... joue tennis oh. Oh. Allez, la... Charlie! Blague. Quel mot anglais est fini un succès d'édition en librairie? Un best-seller. Bonne réponse, c'est enfin Charlie. Le cinéma étant le 7e oui. art, quelle est la place de la littérature dans ce classement? Le art. Cinquième art. Oh, T'as raison, fallait aller pif. Quoi, il pas d'autre bon chance. En plus, il y avait la conviction. Genre, <rire> il a, ouais, il, ouais, il ouais. retire la bouteille, mais il veut « Et du coup, c'est quoi le deuxième art C'est la poésie. Non, non, non la, la littérature et la poésie sont ensemble. Le deuxième mars c'est l'architecture. Bien sûr. Le oh, premier, lui, Construire des maisons, c'est de l'art, bien sûr. Il n'y a plus Charlie. Encore ouais. Il ruine le paysage français bah, Il me reste un moment je oui. suppose, Donc, euh, Paul c'est en mai Tu es en moment. tête là ah, C'est oui. pas un avis oui. Quand je prends en 82 Kevin a et... deux Charlie Vous a un dit, Ça peut être tout à n'importe ouais, quoi mais Pourquoi quand c'est tout le temps moi là, Quand je prends un moment En 1622 un... quoi. Voilà, en 24, Tu l'as pris 30. une fois Et du coup c'est quoi là 47, 62, 84 En mai C'est du pif aussi Fais ce qu'il te plaît Il faut arrêter de donner des réponses moiseur, ah moiseur Non, il connaissait pas la question ah, pas Arrête ça. avec ça Comme Paul, d'après le dicton populaire, qui non, peut en en mai Non, mais... Il faut faire ce qu'il nous plaît Mal réponse Faut y arrêter Pourquoi j'ai des putes eh. à chaque fois, ah, merde Paul, en 2018, combien de jours fériés compte-t-on en France au mois de mai Ah oui, 3 3 4, 1 mai, 8 mai, 10 mai et 21 mai, lundi de Pentecôte Ah j'ai lundi de Pentecôte ah, J'ai pas, pas une ça vision de l'être En plus c'est un jour de solidarité ça, pour tes clients donc, ouais. Paul en quelle année la France a-t-elle connu une des manifestations étudiantes 68 Enfin des manifestations étudiantes et des grèves générales en plus il y a la réponse okay. Il précise réponse Mai 68 Non l'année Il l'a dit Mai 68 68 Paul, quel couple royal s'est marié par procuration le 19 avril 1770 17 mais ne s'est vu pour la première fois <rire> devant couple <poste> royal de télévision <rire> désolé, oui. Quel couple royal s'est ouais, marié par procuration le 19 avril Quel couple royal s'est marié, euh, euh... oui, ouais, ouais. ouais, <rire> marié par procuration le 19 ouais, ouais, avril Pourquoi tu demandes à nous Je lis mon Euh elle a regarder ça Quel couple ouais. royal s'est marié par procuration le 19 avril 1770 mais ne s'est vu pour la première fois que le 16 mai suivant chou, Euh Louis XVI et Marie-Antoinette bonne réponse oh, Par contre on fait de l'écon mais vous démon. Et enfin Paul bah, forcément il y a des réponses on lui donne Paul quels joueur de tennis se sont affrontés le 2 mai 2007 sur un court hybride à moitié en terre battue et à moitié en gazon pour les départager sur leurs deux surfaces de prédilection. Elle est marre. Ah, ben, euh, Nadal et Fédéré. Fédéré, comme ta petite oui, oui, Bonne réponse de Paul. 4 sur 5, on peut applaudir Paul. Non. non. Ah, à la fin de... du milieu, Paul a 4, Kevin a 2, Charlie a 1. Voilà, on ouais On passe à la presque fin. trois catégories homophones, cinq questions chacune. Ça, ça, ça, ça, 5 ça, ça, questions ça, ça, chacune. Ça va gagner, pour toutes les fois, et un point par bonne réponse Les thèmes c'est Pâques, Pâques et Pâques Pâques C'est à Kevin ouais. de commencer à choisir Pâques, Pâques, Pâques T'as fait le premier Alors c'est Pâques, Pâques Pâques Moi oh, je veux le thème du 2 là Le 2, Pâques Le Pâques ah, Par contre je veux pas Pâques C'est euh, bien aussi. le Pâques mais pas le Pâques Kevin, en commerce de quel mot En en commerce de quel mot anglais, un pack est-il l'abréviation packaging Bonne réponse. Ça je le savais. Kevin. Combien y a-t-il de bouteilles de lait dans un pack standard Putain, le meilleur moment. Comme les comme les C'est moi qui fais souvent les courses. Mais grave. Tu déjà vu du lait dans ta vie Ouais, directement au pic. Là, j'en vois plus, mais ouais, bon beaucoup mais en Six. Pense Bonne aux réponse. vaches que tu tues qui font... Bonne réponse ça, ça en fait <rire> trop, quoi, <rire> Kevin, combien y a il de préservatifs dans un pack standard Là, par contre, il va le dire <rire> J'ai jamais mis, putain Tu <rire> oh, oh, oh, oh, oh, oh. quoi, ça Doutant, Paul te fait des prix coûtants si oui, 20% réponse. à la pharmacie <rire> Quelle forme géométrique a un pack de bière Non, je sais, je sais plus... Qu'est-ce que c'est Trapezoïdale C'est un pentagone, mais en relief Non, c'est un voilà et enfin ah, Kevin, dans quel plus sport parle-t-on de pack pour qualifier les 8 avant d'une équipe Ah putain, c'est compliqué, qu'est-ce qu'on peut... Qu qu peut parler de ce plan déjà C'est les cons <rire> voilà. Il fait exprès <rire> un truc et Le rugby là, ouais, Bonne réponse, voilà coup, ouais. Kevin, as donc 4 points, et en tout ça te fait 6 points sur les deux manches Merci Charlie, Pâques ah, oui. ou bac Pâques Charlie Il faut que je fasse un perfectif Dans hein. la religion catholique Allez C'est quand même mort la fête de Pâques. La résurrection du Christ. Oh putain. Oh, mais, oui. mais je dis. <rire> Comme ça. D'amigo. Je sais pas, fais-nous les questions avant. Attends, attends, attends, attends. Charlie, bon, tu savais, ou, oh, oui, oui, pense, la tradition chrétienne Quel animal dépose des œufs dans le jardin le jour de Pâques. Moi, je voulais steble là. Moi, putain. Le lapin. C'est pas chrétien, ça c'est ah, allemand. Oui, oui, parce que c'est les questions foins, moi un point pour Charlie merci Attends, il faut que je fasse un parfait, je veux pas être éliminé. Merci. Charlie, c'est pas quand ton caca. Ça a besoin de tes Charlie, dans quel océan se trouve l'île de Pâques, nommée ainsi car elle a été visitée par le navigateur Jacob Roggeveen au Ah, ça me fait mourir là. En Euh Pacifique. de réponse de Charlie. Putain, le ça pas de Quel nom porte les statues monumentales que l'on trouve sur l'île de Pâques Il y a 6 syllabes, consoles et 8 un Non, c'est... Quelqu'un le savait Les Moïas Non, pas loin Merci. Les Moïas Les Moïas Ah oui Excuse-moi, si c'est ici Charlie, pour encore rester dans la course ah, Non, c'est mort, il y a non, de Moïas Pour mo l'instant, t'as 4 points et 4 s'il fait à 0 sur 5 C'est fort possible Dans quelle religion est... Permette-toi de préciser que Kevin, pour la première fois... Il en Il est en finale Enfin, peut... Déjà la finale, c'est passé vite C'est <rire> seulement une heure et demie qu'on en vit Sérieux Une heure, Waouh, ouais. wow, j'ai pas l'impression Cha euh, Charlie, dans quelle religion célébre ton Pâques sans S Pour célébrer la sortie de ce peuple d'Egypte Signifiant leur affranchissement de l'esclavage Sous le règne pharaonique Les feuilles, Les feuilles Bonne réponse Charlie, t'as marqué 4 points, ça te fait 50 putain, moyenne, Paul, quoi. qui te de reste délai, Les moïs. Moïs. Moïs. Un thème Les moïs, moïs. Euh, Paul, si tu réponds, deux bonnes si tu donnes deux bonnes réponses, t'es en finale. Je ne pas. Ah c'est deux Ah ouais. oui, j'ai plus de points inclus. Ah oui, marqué plus de points inclus dans le uh début et euh... la suite, donc ex ah, numbers, si exécution... Une... Non, si t'as marqué une, il a marqué plus de points dans les deux premières Les deux qui ont fait le moins d'études. Ouais non, t'as fait des études. Quoi. Paul. T'as fait beaucoup d'études, mais pas trop de diplômes. Il, en fait, <rire> trois, <mais rire> il en fait trois, mais il en fait trois. Quel secteur économique est concerné par la PAC créée par l'Union Européenne en 1969 Ah je suis bien content d'être tombé sur le thème, Quel secteur économique Ah non, c'est une réponse, je suis désolé. C'est une mauvaise réponse. commerce C'est l'agriculture. Ah, ah, ouais, ah, ah non, l'agroalimentaire, c'est un médecin. Tu peux faire pousser de la beuh, tu la là, manges pas. pas hein. D accord, d accord. Paul, que signifie l'acronyme PAC Dans ce cas-là. Ah Merci. J'allais le dire en plus sur ce cas moi, j'ai pas fort en plus. Ouais, ouais, tu dis rien, laisse-moi une chance de faire le final avec toi. Bah donc, agriculture, non Agriculture, Commerce. Épée, le pacte. Politique, agricole, Politique, commune. commune Putain, c'est bête Paul, <rire> quel étaient les noms de famille du rappeur Tupac Chaco bon, ah, Genre tu ah sais non. ça ah Sérieux bah, Paul, niveau rap, tu peux pas le prendre Ah ouais dans, quel, dans le jeu vidéo pacman combien de fantômes hantent le labyrinthe J'en 5, 4 Putain Mais <rire> attention Paul C'est fait... la question pour l'heure finale, sinon c'est Charlie 9, Il n'a qu'une bonne réponse pour l'instant Oui, donc c'est la question pour l'heure finale, il reste plus qu'une Vincent dans l'égalité Dans le niveau 1 du jeu vidéo Pac-Man oh, Quel fruit permet de remporter 100 points Un <rire> ah, fruit euh, Une pomme un sait, presse, les, cerises. Les, cerises. Ah, les cerises Et Charlie est en finale <rire> yes. J'allais dire Je suis un poco peu. Mais Tu t'es pas sur touche tu pas que chaque La Paul j'avoue. Et Biggy c'était quoi Déçu. Euh Ah, Disco ou West Coast West Coast. 4e 3e place de l'histoire. Disco Cost ou West Coast ou Coast. donc du coup Kevin a 6 points, Charlie et Paul en 5 points mais comme Charlie a mis plus de points dans les deux premières manches, c'est lui qui va en finale. Paul a un dernier mot Franchement, je suis dégoûté. là euh j'en ai grosse sur la patate quand On remet le compteur à zéro et c'est l'heure de la fin C'est 10 questions qui vont de 0 à 9 Et qui ont un rapport avec le chiffre qui la concerne Retenez bien ça Une bonne réponse un point, le premier à trois points à gagner Kevin, comme tu as marqué le plus de points sur toutes les manches Tu choisis, est-ce que ça joue chacun votre tour Ou à la rapidité Je suis pas défoncé donc prends-la chacun dans le tour, c'est pour toi Ah je suis chaud patate là. Je suis rapide comme un éclair Comme une première fois Moi je vais prendre chacun mon tour Mais c'est pas parce qu'il me l'a dit C'est parce que je le décide <rire> C'est pas on me l'a imposé C'est <rire> ah ouais, ouais, ouais, ce qu'ils disent tous ça, okay. ça. Kevin... Donc le premier trompant a gagné Kevin choisit un chiffre entre 0 et 9 deux comme à l'adolescence C'est l'adolescence Kevin qu'est-ce qu'est la superfétation Événement arrivant à une ou deux femmes en... à une à deux femmes enceintes dans le monde chaque année Écoute, tu, je, vais, je vais essayer d'expliquer avec des mots simples, donc, euh, ça reste accessible à nos auditeurs, que je pense limité intellectuellement. Euh, une superfétation en fait, c'est quand euh, l'ovule explose <rire> ça bien, en à peu près 8-10 mini ovules. Qui grossissent tranquille Ils se tupées. font pénétrer Par des spermatozoïdes <rire> vigoureux En fait après ils s'implantent dans ta muqueuse utérine Et ça te fait prévu de digose d'un coup On dit Et c'est une très très mauvaise réponse <rire> C'était tombé enceinte alors qu'on l'a déjà Ah merde Charlie Chosy de fumer cigarette électronique en plein milieu Le Sarek Charlie de quoi provient qu'un quinte... Putain je suis tombé sur les deux plus cons De ça quoi provient qu'une essence De quoi provient qu'une essence S'ajoutant à l'air, à l'eau à la terre et au feu. J'ai pas compris <rire> <de quoi rire> les questions, moi. De quoi provient qu'un des Ça veut dire que c'est un des cinq éléments. Euh, S'ajoutant <rire> à l'air, à l'eau, à la terre et au feu. À l'air, à l'eau, à la terre et au feu. Qu'un des sens Ah, je l'ai. Allez, j'ai une bonne réponse. Tu vois, je suis chiant à une Quoi Quoi <rire> Qu'est-ce que tu me sors euh, C'est quand on les trop dans leur milieu naturel. Non, c'est le cinquième élément. C'est un Ça, dire, ça, dit de oui, dit ça dit ça La quintessence, tu l'as pas dit comme réponse, c'est les cinq éléments. La quintessence, ça veut dire ça provient du ça, du principe de cinquième élément. Ce mot provient de là. Kevin, tu as une réponse Le neuf. Le neuf, quelle capitale asiatique a pour nom complet Accroche-toi. <rire> ville des anges, grande ville, résidence du Bouddha d'émeraude, ville imprenable du dieu Indra, grande capitale du monde, ciselée de neuf pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'énorme palais royal, Paris à la demeure céleste. Règne du dieu réincarné, ville dédiée à Indra et construite par Vishnugar. Mort la jolie. Ouais. <rire> On la garde. C'est une capitale asiatique. Contre, ça c'était toutes les tous les définitions du C'est le nom complet de la ville. C'est le nom complet. Tu peux le redire, j'ai pas dans un. C'était Putradjit. C'était Putradjit. Tu respectes, des ton... <rire> anges, grande ville, résidence du Boudin et Moureux, ville imprenable du Dieu Indra, grande capitale du monde, ville de 9 pierres précieuses, ville heureuse, généreuse dans l'énorme palais royal Paris à la Demeure Céleste. chiffre Règne 9 du 9 Dieu 9 réincarné, 9 précieuses ville... Précieuses. <rire> ville dédiée à Indra et construite par Vichetucarne. Moi, oh, je le sais. Où c'est chercher des questions pareilles ah. C'est phénoménal. Je tiens à dire chez auditeurs, il est phénoménal. Incroyable. Est-ce que je m'étré dans journal de Charles J'avais de l'acheter un gros bouquet mais non, c'est pas ça. C'est pas impeccable. Euh non, mais clairement ce que j'ai envie de te dire, c'est euh euh n'a pas pigerie. Non, c'est Bangkok. Et putain, bouquet Bangkok et tu m'excuseras. Charlie, tu Ah oui, le 9 Le 9, ça vient d'être d'y barqué j'ai oui, la réponse mmh. Le, 1. Le 1 Quelle est la particularité du parti pour la liberté Arrivé en 3ème position Des élections législatives néerlandaises de 2012 Question <rire> <Je me jure. rire> Quelle est la particularité du parti pour la liberté Arrivé en 3ème position Des élections législatives néerlandaises de 2012 C'est vague il, est tout, il était tout seul enfin, Il n'y a que un mec quoi. C'est une bonne réponse, Charlie. Oh, putain. Il n'avait qu'un adhérent. Oh, c'est beau. Il a, il a réfléchi, il a réfléchi, ça marche, voilà. Non, c'était ouais. moi, là-dedans. <rire> c'était le seul qui les non, est égalisé. Non, c'était le mec qui se présentait. Moi, j'allais fait... dire c'était des nazis. T'es <rire> <rire> bien, bien parti, Charlie. <rire> Kevin, à toi. Dis-moi, je vais prendre ce 0,9. De ah, c'est vrai. <rire> On se fait chier, euh, ouais. ah, ouais. t t 100, là. C'est quoi qu'il y a des songes, va falloir en couper. 7. 7 pour Kevin le acteur américain ayant beaucoup collaboré avec David Fincher avec David Fincher a été banni David, dix... Fincher. David, Fincher, <rire> David a été banni 17 ans de Chine pour avoir joué dans le film 7 ans au Tibet. Ouais, Bonne réponse ça, de ça, Kevin Charlie euh, zéro. Pourquoi 14 villages britanniques sont-ils appelés Dogletangful Ce surnom est ayant un rapport avec les deux guerres mondiales. C'est pour c'est quoi le rapport avec les deux guerres mondiales Bah j'ai dit zéro Oui ouais. non c'est parce qu'ils ont perdu aucun soldat pendant les deux guerres mondiales voilà. euh, Kevin donc un partout Kevin il te reste 3, 4, 6, 8 3, 3. 3. Ménagez dans ma tête les chiffres Kevin jusqu'à quel siècle les monarques anglais puis britanniques Portaient-ils le titre de roi de France Avant que Georges III ne l'abandonne Jusqu'à quel siècle 6 Sixième 19e mais tu étais à ça, ah étais à ça. Oh, je, je me, me précieux, qu'est-ce que c'est Mais juste, c'est hors la ah C'est tout J'ai à que si il c'est Kevin qui parce qu'il a marqué plus de points sur la deuxième émission. C'est moi qui ai donné un premier point de C'est Kevin qui a marqué plus de points sur la deuxième émission. Donc Charlize Il y a combien, combien Le 8. Il y a ah, un par ah, ah. Quelle ville du sud-ouest est la huitième plus peuplée de France derrière Strasbourg et devant Lille Toulouse hein, Non, c'est Bordeaux. Ouais. Oh. Toulouse 4e. La DS de Gironde. Il reste une question euh, deux, une question chacun. Oh, Donc sais. Kevin, c'est très simple, si tu réponds bien, tu as gagné. 4 euh, ou 6 4 OK. Allez <rire> toi, suis pointe. Ça, par contre Je rappelle c'est pour gagner des aliments pour le cerveau. Ah, là, là. A... Il y a un, besoin. un gros besoin là. Et Annette, tu as plus de rire, je me suis souvenu qu'il y a du coup, voir, c'est que le gagnant est-ce qu'il sera amélioré par rapport à, pour la prochaine édition. Ce qui aura deux semaines pour se reposer. Et pilier surtout. Kevin. Quel marque automobile Quelle marque automobile a commercialisé la 4L Ah tu sérieux le Boborgini. <rire> <rire> euh, n'inquiétez pas. Jackie. Tu t'es pas totalement coupé putain. Euh, ah là là c'est oh, une victoire de Kevin, la première. Donnez la la question quand même. Oh ça. non, ah, Merci Maroc, à Boborgini qui gagne des aliments pour le cerveau après cette finale putain. nulissime, ouais. nulissime. <rire> Moi, ouais, c'est juste très content que Charlie ait pas gagné. Je juste savoir Parce pourquoi le livre pourquoi pour le pour livre ça, colle <rire> en fait. C'est tout ce qu'il faut savoir. Genre, ah bah, ça, bon, ça, ça va être ça. J'ai donné bonnes réponses, il faut après. Charlie, un, un dernier mot Non, je suis fier d'offrir la première victoire à Kevin, surtout pour un livre que j'avais tellement envie d'avoir. Et Kevin et voilà c'est que d'émotion, que du bonheur. Enfin voilà, je m'attendais pas du tout à ça, j'avais rien préparé donc euh... bah, juste merci à tous. Ah si, que... je peux dire quand même que fumer ça m'en quand même plus intelligent. Dire, oui, c'est vrai. ça pour le coup, je confirme. Oui. En plus vif. Ouais. Vrai, vrai, non, non, non pas plus vif parce que j'ai goûté la dernière, il y a quand même des gros blancs à ce euh... puis écoutez, je tiens à vous dire que voilà, grâce à ma victoire, j'ai découvert une petite recette, c'est le macro épicé à la purée de céleri donc bah c'est quand vous voulez quoi, voilà. N'hésitez pas si Merci à, passez, à tous ciao, ciao. Si vous passez chez Kevin Et vous dites Vous écoutez des émissions On fera 20% de... <rire> Sur le macro <rire> Sur le keeper Au okay, Québec Le riz complet Bien sûr C'est pas Kevin C'est Kémin de 39 Pardon, 30. Eh, Depuis que t'as changé de pseudo Maintenant t'es devenu Inbattable Inbattable T'es comme les catch-up pseudo Et bim Un tueur. Euh, vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Youtube et Podcloud euh, rendez-vous dans 10 jours, bien sûr, pour la prochaine des émissions en attendant, gardez la pêche mais n'avalez pas, pas le noyau, noyau. Oh, <rire>